Mosaïque. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganilo. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. On en a parlé hier, on en p a r l e aujourd'hui et on en parlera dans le futur. faut pas se fatiguer. Je parle ici de dialogue i n t e r b u r u n d a i s qui devrait en tout cas aboutir à une paix durable pour le Burundi et les Burundais. Et une fois n'est pas coutume, on avait l'habitude de réunir autour du plateau plus d'un intervenant, plus d'un invité, mais aujourd'hui c'est un peu spécial, il y en a un. Il s'agit de l'ancien président burundais, le sénateur Sylvestre Nibalungagna, à qui je dis bonjour, bonjour honorable. Bonjour et je dis bonjour à, à tous ceux qui sont en train de nous écouter, de nous suivre sur、euh, votre radio. On va parler un peu de tout, de vous, du pays et de sa vie. Sans nous écarter en tout cas du sujet, dialogue entre Burundais pour trouver solution à la crise que vit le pays depuis fin avril 2015. Je tiens à souligner que la mise en o n d e est assurée par François Akimana et Variste Ndiko Anyanga est à la réalisation et au micro Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, honorable n i w a n u n g a n y a vous avez passé au moins une année en pays étranger. Est-ce qu'on peut savoir où vous étiez et pourquoi des Burundais avaient des interrogations sur la personne de l'ancien président Qu'est-ce que vous leur dites Bon, je viens effectivement de passer 16 mois, c'est beaucoup. Je vivais à Bruxelles, en Belgique. En Afrique. Oui. Alors. Il y a un aspect sur lequel j'aimerais mettre le point sur les îles, comme、euh, on le dit en français.、Mm -hmm. Moi, je ne suis pas parti du Burundi, comme certains l'ont cru ou l'ont dit en、mm -hmm. me réfugiant. J'étais parti très régulièrement en passant par、euh, l'aéroport d'Objumbura. Voilà, les gars. Oui, et je partais pour participer à une réunion à Bruxelles.、Mm -hmm. Euh, J'avais prévu aussi, bien sûr, de passer quelques jours avec des membres de ma famille qui vivent et, à Bruxelles.、Oui. Et avec mon ticket, il était prévu évidemment un moyen de retour dans mon ticket.、Mm -hmm. Mais des fois, arrivé à l'aéroport de Zaventem, la police、eh, qui assurait bien sûr、eh, le contrôle、eh, à l e n t r é e m'a signalé qu'ils avaient une information.、Mm -hmm. Dans leur、euh, ordinateur, disant que je voyageais avec、euh, un passeport volé.、Ah bon. Ça m'a fortement étonné parce qu'ils disaient、euh, que c'était une information qui était donnée par le service burundais à travers、euh, Interpol. Bon, on a essayé de voir ici et là. Après, ils ont dit que je n'avais aucun problème et que je pouvais continuer régulièrement mon voyage. Et entre-temps, bon. Moi, j'ai parlé de ce problème dans les médias. Et quand j'en ai parlé, j'ai entendu une réaction qui a été dite par le conseiller principal à la présidence de la République, chargée de la communication, en disant que c'était par erreur que le numéro de mon passeport avait été versé. Dans les numéros de passeport、euh, qui étaient volés ou poursuivis, je ne sais pas comment il l'a dit, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il a dit que c'était par mes gardes. Donc Et, finalement, que c'est régulier. Oui,、euh, que c'est régulier. Bon, je n'ai pas attaché beaucoup d'importance à cela, bien que bien sûr ça posait des problèmes. Et après,、euh, chaque fois, je prévoyais de rentrer, de revenir dans mon pays. Mais、euh, il y avait bien sûr、euh, des informations qui m'étaient données sur la sécurité. Et au moment où c'était prévu,、mm -hmm. et voilà, et je suis rentré, je suis revenu. Alors,、ouais. les gens se demandent n i v a n t o n g a g n n i v a n t o n g a est resté le n i v a n t o n g a g Où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qu'il est devenu Non, et, et, Je crois que ce n'est pas vrai. Parce qu'à travers les médias,、mm. les Burundais m'entendaient. Ils m'entendaient à travers votre radio. Je crois que j'ai répondu à plusieurs de vos interviews ici.、Oui. Ils m'ont entendu à travers d'autres radios, la voix de l'Amérique, la voix de l'Allemagne, et d'autres canaux de communication qui sont devenus très nombreux aujourd'hui avec les réseaux sociaux.、Oui. Donc, je suis là. Je suis le démon gagnant. Tel qu'il était connu, il est le même, il n'a pas changé. Vous êtes retourné au pays au moment où le gouvernement burundais appelle justement des politiciens en exil à rentrer dans le Berkay. Votre retour serait-ce une réponse à l'appel gouvernemental C'est un devoir d'abord pour un gouvernement et de veiller à ce qu'effectivement chacun des citoyens du pays puisse se jouir de ses droits dans son propre pays. Que ceux qui ont pour plusieurs raisons. Étaient obligés de quitter le pays, de se réfugier dans les pays voisins, puissent retrouver les droits. Ici, en ce qui me concerne, je ferai plusieurs commentaires. D'abord, je viens de faire une mise au point sur le statut que j'avais. Parce que même là où je vivais à Bruxelles, moi, je n'étais pas réfugié. Je n'ai pas demandé d'être réfugié. J'avais un permis de résidence. Comme、euh, l'un ou a u t r e expatrié occidental peut en avoir ici, j'en avais chez eux. Je n'avais pas donc demandé le statut de réfugié. Mais je dis aussi que je connais comment un réfugié, surtout quand il s'agit d'un leader politique, peut décider de retourner dans ce pays. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue entre 1979 et 1983, quand je vivais réfugié au Rwanda. En 1983, Nous avons décidé, moi et Melkior Ndadaïe, de retourner dans le pays. Nous sommes rentrés ensemble à l'époque. Cela ne voulait pas dire que la question de l'ensemble des réfugiés burundais, qu'on r e s e n s a i t par milliers, par dizaines de milliers au Rwanda, au Congo et par centaines de milliers en Tanzanie,、et、cela ne voulait pas dire que ces réfugiés avaient trouvé des réponses pour rentrer. Mais nous avons décidé de rentrer. C'était donc d'abord. Il e s t question d'intime s conviction s de nous-mêmes, mais également, on peut le dire aujourd'hui, d'une stratégie politique. Notre retour ici avait contribué avec d'autres qui, d'ailleurs, nous avaient précédés, et je cite particulièrement、euh, le président s i p r i e Nalgamira, mais aussi Léon Seguida k o u b a n Malheureusement, aujourd'hui, nous restons très peu parmi les gens qui avaient initié cela. Et quand vous regardez l'histoire de ce pays, Cela avait abouti en 1986 à la création de la clandestinité du parti Sawan Afredebou et en 1993 à la restauration du pluralisme politique au Burundi et l'organisation des premières élections au suffrage universel et direct pour permettre au peuple burundais de se doter d'un chef d'État. C'est à cette époque où Melkion Dadaï avait été élu président de la République. Et vous voyez maintenant. Que dans l'histoire de ce pays, c'est une date sur laquelle nous revenons. C'est une date qui a changé les choses. Voilà donc une décision que nous avons、eh, prise en tant que politique et qui a changé au cours de l'histoire au Burundi. Alors, sur la question des réfugiés, nous avons vu que déjà en 1993, il y a eu très rapidement un flux de retour après q u i l o f f r o d é b o ait gagné les élections.、Oui. Ça nous a même posé un problème au niveau de sa gestion. Mais, car le président Dadaï a été assassiné. o u i Oui, oui, oui. c、oui, oui, oui. <rire> eh, a le président Dadaï、eh, a été assassiné. Malheureusement, il y a eu de nouveau un vaste mouvement、eh, des réfugiés vers les pays voisins.、Oui. Et, et il a fallu attendre qu'on commence les négociations d'Arusha et surtout qu'on conclue l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi pour pouvoir commencer encore un mouvement de retour. Lequel mouvement S'est accéléré après les premières élections démocratiques qui ont suivi la crise en 2005. Et malheureusement, vous voyez, en 2015, pratiquement, il n'y avait plus de réfugiés burundais.、Ouais. Tous étaient rentrés au Burundi. Ou alors, ceux qui avaient fait le choix de rester en Tanzanie avaient obtenu la naturalisation pour devenir des Tanzaniens à part entière. D'autres,、euh, soit avaient pu être orientés dans d'autres pays, l'Australie, les États-Unis, le Canada, etc. La question était réglée. Aujourd'hui, elle revient là. Maintenant, il faut se poser des questions. Comment est-ce que ces réfugiés pourraient revenir Mais c'est des mêmes situations qui reviennent. Oui. Alors, il faut. Vous savez, un réfugié s'exprime par ses pieds. En partant, s e x il i t utilise ses pieds. Et quand il constate quelles sont les raisons qui l'ont poussé à partir, et, et ne sont plus là, il y réagit également par ses pieds. Il bouge.、Et、oui, nous l'avons vu encore une fois en 1993. Et, et sans avoir eu l'occasion de mettre en place les infrastructures nécessaires, les réfugiés étaient là, retournant au Burundi, se rapatriant en masse. Alors, parce qu'ils avaient constaté qu'ils avaient une réponse. À la question qui avait été à la base de leur départ en exil. Aujourd'hui, nous devons inventorier, nous devons identifier correctement les raisons qui ont poussé des centaines de milliers de Burundais à se réfugier et leur donner des réponses. Ça, c'est une démarche d'ordre politique qui suit bien sûr ce que j'ai dit avant, qu'il faut également affirmer haut et fort qu'on veut que ces réfugiés. Rentre.、Mmh. Après ces réponses d'ordre politique, il y a les aspects opérationnels, en considérant notamment l'impératif de réinsertion socioprofessionnelle des réfugiés quand il patrie.、Mmh. S ils s o n t a patris. S'ils étaient des paysans, et il y en a, comment est-ce qu'ils vivront en attendant qu'ils iront nous avec les capacités d'autosuffisance alimentaire Comment ils vivront entre-temps Dans le pays Dans le pays quand il entre. Oui. oui. S'ils étaient des fonctionnaires,、mmh. comment ils vont être réinsérés dans la vie socio-professionnelle de laquelle ils étaient、oui. S'ils étaient des écoliers, des élèves, des étudiants, comment ils seront i n s é r é s dans le système éducatif C'est un grand projet. Oui. Et c'est là où vous voyez qu'il y a des partenaires qui sont impliqués. En premier lieu, l'État burundais. En deuxième lieu, Les pays dans lesquels ces Burundais se sont réfugiés. Mais en troisième lieu, des structures internationales qui gèrent également la question des réfugiés, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et d'autres acteurs politi oui? politiques Oui, non. Les autres acteurs politiques peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre pour aider cette fois-ci à communiquer et à convaincre、mm -hmm. et ces réfugiés que voilà, il y a des mécanismes. Bien f o n c t i o n n a i r e s qui sont là pour permettre à ces réfugiés de rentrer dans l'honneur, dans la dignité, mais surtout rassurés pour leur sécurité et pour leur réinsertion socioprofessionnelle.、Mmh. Vous, vous êtes r e n t r é Et les autres acteurs politiques encore en exil, croyez-vous qu'ils vont vous emboîter le pas Il appartient à chacun de prendre sa décision librement.、Mmh. Moi, j'ai pris ma décision librement. Et peut-être.、Euh, Et que si cette décision donne des gages et qu'effectivement cela est possible, ça peut encourager l'un ou l'autre. Mais c'est d'abord des décisions d'ordre personnel. Vous savez, à la matière, nous devons également apprendre, ou plutôt nous r e m é m m o r e r que l'homme ou la femme est créé libre, mais aussi doté d'une intelligence qui lui permet d'apprécier et de discerner ce qu'il y a. Et de prendre des décisions. Et pour lui ou pour elle, mais aussi pour sa communauté, pour son pays, pour sa région, pour la communauté humaine au niveau international.、Oui. Et, et il appartient à chacun de choisir. En passant, si ce n'est pas un secret, est-ce que vous avez la seule nationalité burundaise Oh, moi j'ai la seule nationalité burundaise. La seule Oui, oui, oui.、Mmh. Honorable président s y l v e s t e r Nibanungagna. Des personnalités politiques en exil ont pris l'option de se regrouper au sein de la plateforme de l'opposition, Sénarède. Est-ce que vous, vous faites partie de la coalition Je connais le Sénarède depuis sa création.、Ah. J'en suis membre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui Oui. Vous y êtes et vous y restez. J'y suis en tout cas jusqu'à aujourd'hui. <rire> et des responsables de cette coalition accusent ceux qui prennent une position autre que la leur de trahison. Un mot à dire Moi, je respecte les opinions que les gens expriment. Mais j'exige aussi qu'autant que je respecte les opinions, ils respectent également la mienne. Tout à l'heure,、euh, je vous ai rappelé que nous avons été créés hommes ou femmes libres,、oui. dotés d'une intelligence,、oui. pour permettre à chacun de s'exprimer, de prendre ses positions. Et si l'on s'en arrête, À une position sur une question quelconque, cela ne veut pas dire que la personne, ni Manon g a g n va, gagne, ou autre, n'a pas le droit d'avoir d'autres positions.、Mm. Sinon, on serait entré dans un monde de la dictature, du totalitarisme, ce qui serait au contraire même de l'objectif du Sénarède.、Mm. Puisque, au-delà de la protection de l'accord d'Arusha, comme il est dit, il y a également la promotion de la démocratie. Et la démocratie signifie diversité. Et diversité ne veut pas dire inanimisme. Ou alors、euh, se ranger comme si c'était des bêtes d'osomes, de courage derrière. Et... Non. Voilà. Mais j'ai donc des opinions et je réclame, comme les autres, le droit de les exprimer, même quand une organisation à laquelle j'appartiens、oui. a également le droit d'exprimer、eh, ce qu'il pense, être une voix. Alors, sur cette question,、euh, j'ai le droit d'exprimer ma position et je l'exprimerai toujours si je sens le besoin et que cela peut contribuer peut-être à améliorer le débat qui se mène autour de des questions quelconques. Est-ce que ce sont les responsables, les membres de la coalition scénarienne qui vous auraient conseillé à regagner le pays Non, non, non. non. C'est une décision personnelle.、Mmh. Après la visite du facilitateur dans la crise burundaise, début décembre à Bujumbura, c'était entre le 7 et le 9 décembre précisément, l'ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, a tenu des propos, vous le savez, qui ont poussé les opposants regroupés au sein du Sénarède de le récuser. C'est aussi votre position Je crois que les propos qu'a tenus le facilitateur, l'ancien président de la Tanzanie, Benjamin Mkapa, Sont des propos qui ont poussé plusieurs acteurs de la vie politique burundaise, plusieurs observateurs, à se poser des questions, y compris chez vous, les journalistes, ou à travers vous, les journalistes. Et moi, je trouve que c'est normal parce que,、euh, normalement, une facilitation prend soin, avant d'exprimer une position, d'écouter toutes les parties.、Mmh. En deuxième lieu, quand elle arrive à des conclusions, elle doit les exprimer devant toutes les parties réunies.、Mmh. Mais il arrive aussi, et cela doit arriver, que quand un processus de dialogue ou de négociation a suffisamment évolué, le facilitateur propose même des voies de solution qui peuvent heurter les intérêts d'une partie. Mais des voies de solution qui, justement, tout en heurtant les intérêts d'une partie, vont servir l'intérêt général. Pour plus tard.、Et、oui, moi-même, à ce moment-là, l'intérêt général. Donc, l'intérêt du pays.、Mmh. Malheureusement, tout cela, ce n'est pas cela qui s'est fait. Alors, la question qui se posait, c'est la s u i e s t c e alors une bonne solution de dire notre réaction et s de r e c u s e r sans autre forme de procès Le facilitateur. Ce n'est pas mon point de vue.、Mmh. Ce n'est pas mon point de vue.、Et、il y a même des exemples qui le montrent. Je vais revenir après sur le cas concret, mais je vais vous l'amener un peu au début des négociations d'Arusha. Après son coup d'état le 25 juillet 1996, contre vous Oui, et, oui le major Bouyoya a beaucoup hésité, beaucoup, à aller en n é g o c i a t i o n Et puis, il y a eu une stratégie qui a été inventée par le parti Sawanya Frodébou et qui a abouti, qui a pu après l'amener aux négociations.、Mmh. Mais ce que j'ai constaté, ils avaient d'abord fortement, ils s'étaient fortement opposés à la facilitation d'Omar l i m o j u r u s i g n a l e r Ils avaient, ils, c'est. Le, le pouvoir de Bouyoya.、Mmh. Fortement o p p o s é En disant non, il e son t lié, s pays est lié à l'opposition, etc. Mais au bout du compte, ils sont entrés dans la logique des négociations. Et le président Nyerere a conduit la facilitation jusqu'à son décès. Et après, il a été remplacé par Mandela. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est parti. Il peut y avoir un point de vue sur le facilitateur. Mais il est parti, il ne décide pas seul. Parce que. Et、la facilitation, au-delà des partis e concernés, e il y a également l'environnement régional dans lequel cette facilitation se fait. Et aujourd'hui, je reviens donc à votre question. Aujourd'hui, la facilitation du président Moukapa se fait dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le président de la République de Tanzanie, Son Excellence John Magoufouri, et le président en exercice. Ça veut dire que vous devez prendre tout un tas de précautions pour savoir d'abord pourquoi le président Moukapa lui-même, que je connais très bien,、mm -hmm. nous avons travaillé ensemble entre 1995 et 1986. Vous savez aussi que de 1996、oui, 80... 1995 et et 1996, oui, oui et de 96、mm -hmm. et à 2003, il a travaillé avec le major Bouyoya. Qui était au, au, à la tête de l'État ici. Benjamin Kappa. Oui,、mm -hmm. il était président de la Tanzanie à l'époque.、Mm -hmm. Et après, il a travaillé de 2003-2005 avec le président d'Aïsé.、Mm -hmm. Vous voyez donc qu'il connaît, à mon avis, qu'il cette o n n a î t c histoire du Burundi.、Bientôt. Et vous devez vous rappeler aussi, peut-être les Burundis ne le savent pas, qu'avant d'être président de la République, il était de la, ministre des Affaires étrangères. l é t a t ministre des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il connaissait également le Burundi. Alors, la, le Burundi et la région.、Oui. Alors, maintenant. Plutôt que de dire j'aurais quitté tout d'un coup, moi j'aurais aimé qu'on dise nous allons tout faire pour pouvoir atteindre le Fastitore Moukapa et lui demander pourquoi il en est arrivé là. Attenir、oui. ses propos Oui.、Mm -hmm. Oui. Éventuellement aussi toucher le président Mousseveni.、Mm -hmm. Et pourquoi pas, e d a i l e r c'est ça qui, qui devrait se faire, toucher le président de la Tanzanie qui est le président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Ouest、mm -hmm. pour savoir. Et, et ça aurait aidé, ça pourrait aider les uns et les autres. Probablement qu'on va y arriver. Ah mais Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'à ce moment-là, ça vous aide à comprendre ce qui s'est passé, à envie de prendre les, les décisions nécessaires qui redressent ce processus de dialogue pour qu'il aboutisse rapidement.、Mmh. Et, et moi, donc, je dis、euh, si je suis invité, et, et je suis invité, je vais y aller、oui. dans ce sens que je vous dis. Pour Comprendre davantage. Peut-être、euh, ça serait très intéressant après ces consultations qui vont avoir lieu, où il va consulter les acteurs politiques et les partis de l'opposition pour, pour voir si les inquiétudes que j'exprime, mais surtout les attentes par rapport à la loi de dialogue, auraient trouvé une voie à travers laquelle il trouve des réponses qui, cette fois-ci, Et mettent à l'aise tous les protagonistes de la crise actuelle au Burundi. Il y a des, des gens, des responsables politiques du Sénarède qui, qui disent qu'ils ne pourront pas participer à des activités organisées par le facilitateur m u k a p a Je r e s p e c t e les positions, mais comme je vous l'ai dit, je demande aussi qu'ils respectent les positions des autres et surtout que chacun fasse les efforts nécessaires. Pour que justement cette voie d e dialogue、euh, s e p o s e、mmh. Vous savez, un leader politique doit savoir qu'il est des fois où il peut être contrarié dans ses stratégies.、Mmh. Mais apporter une réponse n'est pas à se radicaliser dans ses stratégies.、Mmh. C'est plutôt savoir comment s'offrir une réponse. Un bon militaire,、mmh. quand il est encerclé, ce n'est pas celui qui commence à rejember, à dire Qu'est-ce que je fais C'est celui qui trouve la stratégie appropriée pour casser l'ancien réclément. Et à ce moment-là, il sauve ses troupes. Et il sauve l'objectif pour lequel et, et il a été envoyé dans cette émission. Et d'un autre côté, honorable n i b a n u n g a n y a le gouvernement burundais accepte de dialoguer avec ses opposants, mais pas question de se mettre autour d'une même table avec ceux qui sont poursuivis par la justice. Pourriez-vous y placer un mot Encore une fois, le gouvernement burundais est une partie aux négociations.、Mmh. Et chaque parti peut dire il y a des conditions que je pose pour le dialogue. Il peut arriver aussi que de l'autre côté, ceux qui s'inscrivent dans l'opposition aient également et des sortes de préalables qu'ils posent. Vous savez, quand nous avons négocié l'accord d'Arusha et que nous l'avons signé, Il y a des dispositions que nous avons mises dans notre constitution, notamment en rapport avec la décision de bâtir des corps de défense et de sécurité composés à 50% de Hutus et à 50% de Tutsis. La raison fondamentale qui a été avancée et qui est aujourd'hui retranscrite dans notre constitution, c'est pour éviter les coups d'État. Et le génocide.、Mmh. Ça veut dire que le coup d'État est une pratique répréhensible dans la vie démocratique. Répréhensible. Et, et qu'il y ait donc une partie qui pose cette question dans ce sens,、eh, on peut comprendre. Mais également, on doit comprendre que quand il y a des problèmes qui s o posent, p le devoir des leaders politiques, des acteurs politiques, c'est d'aureur apporter. Des solutions. Peut-être que ça peut être une question de séquence. En disant aujourd'hui, moi, j'ai une ligne infranchissable. Et si vous savez même que dans la législation burgundaise, dans notre constitution, dans les lois, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent être empruntés pour gérer des questions de ce genre. Et quand je rencontrais déjà des, des médias ces derniers jours, il y a même une référence biblique à laquelle je l'ai r e n v o y é et je voudrais vous la donner. Tout à l'heure, j'ai insisté, j'insiste auprès de vous, ne le coupez pas. C'est très important. Parce que les Burundais nous croyons.、Oh、oui. oui. Alors, une fois, Jésus-Christ, c'est dans la Bible,、mmh. il avait été invité chez un notable pharisien, qui était identifié dans son environnement comme un grand pécheur.、Mmh. Et quand les gens ont vu Jésus aller en soir, manger et boire, Invités par le Sauvalisé, ils ont dit Mais qu'est-ce qu qui l prend Jésus-Christ pour、mmh. aller sur le grand p ê c h e u r Qu'est-ce qui le prend Alors, apprenant cela, Jésus-Christ leur a dit C'est justement ces p ê c h e u r s l à qui m'ont amené sur terre. C'est sur c e l a que je suis venu sauver.、Mmh. Nous sommes dans un processus d'édification de la démocratie. En tout cas, vous voulez i n s i n u e r quelque chose Attendez. Le coup d'État. Et répréhensible.、Mmh. Et les manifestations ont des règles. Il y a donc toute une éducation qu'il nous faudra, autant au sein des corps de défense de sécurité que dans l'ensemble de l'environnement v i v i f i e r la démocratie. Au niveau des partis politiques,、mmh. au niveau des organisations de la société civile, au niveau des médias, partis politiques, s o c i é t é c i v i l e médias. Doivent pouvoir travailler librement, mais aussi doivent pouvoir travailler, doivent plutôt travailler, pas pouvoir, doivent travailler de manière responsable. Nous sommes dans un pays qui a été fortement blessé à travers les multiples crises par lesquelles il est passé. C'est tout, tout donc un ensemble de réflexions, un ensemble de comportements qu'il faut ancrer à nous-mêmes. Autant à ce qui concerne ceux qui sont au pouvoir, que c e u x qui aspire. n t、euh, La démocratie、euh, est une valeur très exigeante. Des fois, nous la limitons uniquement au rendez-vous électoral. Mais la démocratie a de nombreuses autres, exige autres exigences. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Président Sylvestre Nibanungagna, il y a le facilitateur Mkapa qui a annoncé le, lors de sa visite à Bujumbura que d'ici juin 2017, au plus tard du mois, on aura conclu un accord entre le gouvernement et ses opposants, entre les protagonistes au conflit. Mais les jours avancent sans que le dialogue soit effectif. Mais si on demandait au x Burundais, si on faisait par exemple un référendum、ah. en disant vous, Burundais, peuple Burundais,、oui. Quel délai donnez-vous aux facilitateurs, aux protagonistes de la crise actuelle,、mmh. pour qu'ils vous offrent une solution qui mette définitivement fin à ces problèmes que nous vivons Vous savez, vous savez ce qu'ils r é p o n d r a i t Le tout, possible, en tout en de suite. Tout de suite. En tout cas. Et <rire> Ça me ramène à ce qu'on disait quand nous étions au f r e d e b o u t juste au lendemain de notre agrément. 92. En 9 2、mmh. Quand on faisait nos meetings, il y en avait qui avaient trouvé un slogan pour demander au gouvernement de transition q u i nous réclamions pour résoudre pas mal de problèmes. D'ailleurs, si les affaires étaient résolues, peut-être qu'on aurait évité les méandres très s i n u e u dans lesquels nous sommes tombés après.、Mmh. Alors, les gens disaient, en Kirundi, le gouvernement de transition tout de suite. Alors, aujourd'hui, <rire> si on demandait aux Burundais s'il faut un accord, ils vous diraient un accord tout de suite.、Maintenant. Maintenant, parce que les Burundais sont fatigués. Il y a, à mon avis, trois piliers sur lesquels l'action politique au Burundi doit être menée. Premier pilier, sur base de la paix, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut consolider. Deuxième pilier, ne jamais remettre en cause la démocratie pour laquelle les Burundais ont opté. À travers un référendum, des fois on l'oublie, il y a eu un référendum qui a été organisé, je pense, au mois de mars 1992.、Mmh. Troisième pilier, savoir que si on fait de la politique, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour les Burundais, pour que les Burundais vivent dans les meilleures conditions possibles. Donc l'intérêt général du pays. Oui, et surtout des oui, du pays. Alors, allez demander aux Burundais aujourd'hui、mmh. ce qu'il s ressent quand il s v o n t au marché. La vie devient intenable. Est-ce que nous, nous, les politiciens burundais, nous éprouvons un plaisir à discuter sans terminer quand nous voyons les conditions dans lesquelles notre population vit Si on prenait soin de demander à nos populations, aux paysans de Tchankouzo, de Bururi, de Mohinga, de Gitega chez moi, d'ailleurs, Mourambia partout, qu'est-ce qu'ils diraient Ils diraient donnez-nous la paix.、Oui. Ils d i r e n t donnez-nous la paix et surtout, aidez-nous. À faire face à ces conditions de vie devenues intenables. Est-ce que nous sommes des responsables Mais il y a des Burundais qui disent que tout est bien. Lesquels Dites-moi lesquels Parce qu'ils ne doivent pas globaliser. Lorsqu'on voit, par exemple, des, le public qui, qui manifeste contre. Le droit de manifester, moi, ce que j'exige. C'est que ce soit un droit reconnu à tout le monde. Que les gens manifestent, il n'y a pas de problème. Mais que les gens, les Burundais, dans leur diversité, aient les mêmes droits de manifester. Vous savez, en démocratie, il y a aussi le droit de se tromper. Il y en a qui peuvent se tromper. Mais、mm -hmm. vous savez, quand les autres, justement, j u s s e n e s mêmes droits, la façon dont, dont ils l'exercent peut vous aider, vous qui vous trompez, à vous redresser.、Mm -hmm. Oui. Mais finalement, qu'est-ce que vous diriez de, de, de, de ces propos tenus par les, les responsables du gouvernement que le Burundi, le Burundi peut se suffire, relativement Bon, moi je suis ce qui se dit au, au niveau international aujourd'hui.、Mmh. Il y a le phénomène qu'on appelle la mondialisation, où pratiquement aujourd'hui beaucoup de réalités sont interconnectées.、Et、il y a très rarement. Des pays aujourd'hui capables de vivre les le, le croquis sur eux-mêmes. C'est pourquoi vous voyez、eh, qu'il y a des organisations régionales, qu'il y a des organisations, non, des organisations sous-régionales, régionales, internationales, à travers lesquelles se négocient justement、eh, les mécanismes et les conditions qui permettent à chacun de vivre davantage et mieux. Et, je pense plutôt. Et, et ce que nous devons faire, c'est de voir ce qui est nécessaire pour que nous v u s i o n s garantie du respect de notre souveraineté, parce que c'est un principe intangible en diplomatie internationale, mais également que nous puissions exercer notre droit de parler, de négocier avec des partenaires. Au même niveau d'égalité, j'avais déjà dit, dans le respect des uns et des autres. C'est beaucoup plus ça. Et je pense、euh, que c'est peut-être、euh, là où il faudrait inventer des mécanismes qui le garantissent.、Mm -hmm. Président d u a n u n g a n y a et le gouvernement burundais, revenons un peu sur nos moutons, et le gouvernement burundais et son opposition, chacun affiche une certaine radicalisation sur sa position. Avant même le début effectif du dialogue à Arusha, en Tanzanie. Quand estimez-vous justement que ces positionnements vont finir pour que commence le dialogue Il faudrait que ça finisse, Arusha, que ça finisse vite parce que, comme je vous le disais, c'est cela que les Burundais attendent. Les Burundais attendent que ce qu'ils font dans la politique leur garantisse la quiétude dans l e esprit leur garantisse que les acquis majeurs. Auxquels ce pays était déjà parvenu、eh, ne vont pas être compromis s'ils ne le sont pas déjà. Et à ce moment-là, en fait, les différents protagonistes ont l'un et l'autre un devoir. c e radicaliser n'est pas une v o i x qui paye. Les uns et les autres doivent se préparer plutôt. s Aux concessions qu'ils doivent se faire pour justement aboutir à ce que j'ai dit, la quiétude de l'ensemble des Burundais en vue d'affronter ce problème majeur que nous partageons aujourd'hui, la pauvreté. Son pays est pauvre, des fois. Bon, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les Burundais vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'objet de la politique au Burundi doit être. D'améliorer les conditions de vie de la population, doit mettre, de faire de notre pays un pays concurrentiel, un pays respecté au niveau de la région, au niveau de la communauté internationale. Dans ce qui se, se, se fait, dans ce qui s'observait aujourd'hui, il y a les protagonistes au conflit qui sont différents. Et chacun, sur sa position, il dit que ce qu'il fait, il le fait pour la population. Pour l'intérêt général. C'est ça, selon vous Bon, d'abord, il a le droit de l'exprimer. Je vous ai dit qu'on a même le droit de se tromper. Mais il faut également accepter qu'on évalue l'effet de votre position. Vous savez, en démocratie, il y a une autre exigence dont on ne parle pas souvent c'est la r e d o v a b i l i t é Il ne suffit pas de promettre il faut également réaliser et accepter qu'après, On vous évalue pour voir si réellement vous avez fait ce que vous avez promis.、Mmh. Euh, je ne crois pas ça ce serait une erreur que des gens disent qu'ils sont dans de bonnes positions par rapport justement aux intérêts majeurs du peuple burundais quand on voit toutes ces inquiétudes que les Burundais expriment sur la paix, sur la sécurité, sur les libertés publiques. Non, ce serait se tromper. Et, et je pense qu'il y a. Toute une culture qu'il nous faudra adopter, et notamment en ce qui concerne la tolérance, en ce qui concerne le devoir d'écouter l'autre, et pour que l'on soit s u r qu'on chemine ensemble pour construire un pays dans lequel chacun se trouve à l'aise.、Mmh. Monsieur Sylvestre Nimanungagna, une petite question. Pourquoi des crises cycliques au Burundi Ce n'est pas une petite question, c'est une grande question. On aura certainement l'occasion d'en parler. Dans ce pays, il y a eu à maintes、euh, reprises depuis 1960 des rendez-vous pour répondre à des situations de crise qu'on voyait venir. En 1964. Donc, c'est dire que des crises, on les voit venir. Si, si, on les voit venir. Oui. Est-ce qu'on n'a pas vu venir cette crise q u i nous traversons depuis avril Oui. oui. Alors,、euh, l'impression que j'ai eue. C'est qu'on n'a jamais répondu aux questions. Regardez par exemple les mécanismes que nous avions adoptés à Arusha pour faire face au passé douloureux、eh, que ce pays a connu. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parvenus à avoir une lecture communément assumée par les b u r u n d a i s sur ces différentes dates、eh, emblématiques que nous rappelons souvent. 1965, 1972, 1988, 1993. Je ne sais pas où en est la Commission de vérité et conciliation par rapport à cela. Mais pour moi, c'était le premier devoir à accomplir faire une lecture de cela. Après, l'affaire est enterrinée par les institutions habilitées, les institutions démocratiques, à travers lesquelles les Burundais se sentent représentés. Et s'il le faut, si c'est nécessaire, faire entériner ça par les Burundais, bien sûr, après l e u avoir expliqué tout cela, à travers le référendum. Pour qu'on cesse les manipulations autour de ces dates. Si cet exercice est fait, il libérerait pas mal de gens ici. Et notamment au niveau des leaders. Parce que des fois aussi, les leaders ont tendance à avoir des approches manipulantes. Autour、euh, de ces dates. Or, un leader, justement, n'a pas le droit de manipuler. Un leader n'a pas le droit, chaque fois, d'évoquer les souffrances、euh, qui l'ont marqué à travers ces dates. Non. Un leader mange ses douleurs pour générer le bonheur des autres. Et aujourd'hui, il faut qu'il assévère. Aider justement les Burundais, les a d e Burundais à manger la douleur, leur douleur. Parce que des fois, on oublie que la douleur dont on souffre peut avoir été également vécue par d'autres, y compris peut-être ceux-là même、euh, que vous pouvez accuser d'être vos bourreaux. Et c'est pourquoi, et vous voyez même l'appellation de la sévère. On commence par la vérité. Il faut la vérité d'abord. Et puis, cette vérité, quand elle est devenue intrinsèque, elle devient une vérité réconciliatrice. Il faut donc vite nous exprimer sur ça. En deuxième lieu, il faut respecter les engagements qu'on a pris. Notamment quand tout se passe par dialogue, quand, quand s e p a s s e par dialogue ou par négociation. Ne pas être tenté, une fois qu'on a des mécanismes de gestion, qu'on est au pouvoir, de tourner les choses. Favorablement à vous. Et je pense que c'est le point que nous avons eu depuis pratiquement les g o u v e r n e m e n t s de transition jusqu'à aujourd'hui par rapport à c e t t e q u e s t i o n f o n d a m e n t a l e de la vérité sur、eh, les événements douloureux par lesquels le pays est passé. En dernier lieu, <coughs> ne pas privilégier l'intérêt d'un individu ou l'intérêt d'un groupe, mais savoir qu'on est dans le domaine du public, où c'est l'intérêt justement de la nation mourondaise. L'intérêt du peuple burundais, l'intérêt de l'État burundais que nous partageons, qui doit prévaloir. Je vous assure que ce sont des exercices extrêmement difficiles. Mais quand on a la foi dans ces valeurs,、euh, on se trace les facilités pour trouver les mécanismes à travers lesquels ces valeurs soient respectées et promues. Et cela, justement, ça devrait prendre combien de temps Quand estimez-vous la fin de Ces genres de crise dans le pays. Je, je v a i s encore une fois rappeler l'histoire de ce pays. C'est le Wagasore qui disait, des fois on l'a même mal interprété, qui disait aux、oh、Belges,、mmh. au lendemain de la victoire d o r i Pronal, au 18 septembre 1961, qui disait aux、oh、Belges Vous nous jugerez par nos actes.、Oui. Et votre satisfaction sera notre fierté. C'était une sorte de défi qu'il lançait en disant Nous sommes maintenant un peuple mûr, adulte, qui va se prendre en responsabilité. Le leadership burundais sera jugé par l'histoire aujourd'hui et par l'histoire à ses actes. Je pense que face à des problèmes et qui nous mettent en cause les valeurs que j'ai mentionnées, l'on n'a pas à attendre. Je vous ai dit qu'on doit se faire violence et s'astreindre qui qu'on soit. Aux concessions nécessaires, qui soient des concessions salvatrices et pour soi, mais et surtout pour le pays. Et c'est pourquoi l'horreur du facilitateur serait justement aujourd'hui de dire que r é l l e m e n t les mécanismes sont arrêtés, de mettre les partis face à face, de mettre devant les responsabilités, et si les partis elles-mêmes n'avancent pas, d'avancer des propositions sur base desquelles une conclusion d'accord pourrait être obtenue. Mmh. Honorable Nywa Nunganya, que dire des relations diplomatiques Parlons un peu de diplomatie.、Mmh. Que dire des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, entre le Burundi et la Belgique, surtout Bon, vous savez, peut-être que je ne suis pas le plus indiqué pour en parler.、Mmh. Nous avons un ministère des relations extérieures et de la coopération.、Et、ce que je dirais ne serait qu'un souhait. Chaque fois que le Burundi et le Rwanda ont vécu en paix, en bonne relation, les peuples burundais et rwandais en ont été les grands bénéficiaires. Et Cela nous amène et alors à une responsabilité, encore une fois, au niveau des leaders de nos deux pays, pour que justement、euh, ce, qui, ce qui a constitué un atout pour nos peuples. s o i e z sauvegardés et si éventuellement il y a des problèmes aujourd'hui, soit rapidement restaurés. La Belgique, c'est un pays qui a connu le Burundi pendant plus d'un demi-siècle et dont pas mal de facteurs qui ont p e s é sur l'évolution qui a suivi du Burundi et où on peut trouver des origines de ces situations. Mais aussi, C'est un partenaire du Burundi. Et encore une fois, on peut demander au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le souhait est à l'au-même. Que s'il si y a des problèmes. Nous faisions les efforts nécessaires pour les résoudre à travers les mécanismes diplomatiques appropriés.、Et、je ne suis pas une personne qui préconiserait qu'il faut des radicalisations, comme vous l'avez dit. Il y a tout un tas de mécanismes. La diplomatie, c'est un art, c'est vrai, difficile. J'ai été pendant quelques temps ministre des Affaires étrangères en 1993. Entre le mois de juillet et le mois de décembre.、Et、je sais c o m e n ce n'est pas facile, et surtout quand ce sont des moments de crise. Mais on n'a pas beaucoup d'autres choix. S'il y a des problèmes, nous devons les résoudre. Dans le respect, la souveraineté du Burundi doit être respectée.、Et、le droit des Burundais de vivre en paix doit être respecté. Et le droit des Burundais d'être respecté doit être promu et défendu. Un conseil, en tout cas, d'un ancien président de la République, aux uns et aux autres, on parlait de, de dialogue, les, les protagonistes au conflit, la population, un conseil à leur égard pour que le pays puisse aboutir à une paix durable et décoller pour le développement.、Et、pas plus tard qu'hier, quand je visitais mes archives en photo, j'ai vu une photo que j'avais oubliée. C'était. Quand, en 1993, euh, juste euh, je pense après le 25 octobre, quand j'étais venu à l'ambassade de, de France ici, j'ai retrouvé mon petit-fils qui avait 4 mois et demi quand sa mère a été assassinée le 21 octobre 1993. L'enfant avait 4 mois. 4 mois et demi. Alors, je l'avais comme ça. Et je me suis souvenu qu'à l'époque, C'est l'image qui rappelle. Oui, oui. Qu'à l'époque, une fois arrivé à l'ambassade, quand on m'avait appris que mon épouse avait été assassinée parce que je ne le savais pas, quand je prenais justement ce jeune enfant, ce petit enfant, qu'est-ce、ouais. que je dis, ce petit enfant,、mmh. j'avais dit à mes amis politiques avec lesquels j'étais que nous avions une responsabilité de travailler pour que cet enfant et les autres enfants, donc les autres générations, Ne v i v a i t pas les méandres tumultueux dans lesquels nous, nous avons vécu. Le devoir du leader politique burundais aujourd'hui, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, c'est de tout mettre en œuvre pour que les acquis auxquels ce pays est arrivé soient consolidés. Les acquis en matière de paix, les acquis en matière de démocratie. Je vous ai dit, Les acquis en matière de droits de l'homme, des libertés publiques, ce qui est justement、eh, ce que nous avons conçu ensemble lors de ces rendez-vous de négociations, que rien ne les perturbe, que plutôt ces acquis soient consolidés, soient renforcés. C'est un devoir, c'est un devoir et il faudrait trouver des occasions régulièrement de nous le rappeler. Parce que des fois, Il y peut arriver que les intérêts d'ordre personnel ou les intérêts de groupe nous supplantent au niveau de l'intérêt majeur que nous partageons entre nous tous les Burundais. Est-ce que vous pensez que bientôt on va y parvenir Pouvoir et opposition vont converger sur、euh, ces intérêts du pays. J'inviterai、euh, tous les protagonistes à essayer d'évoluer dans ce sens. Vous savez, Quand vous essayez, que l'opinion voit que vous avez la bonne volonté, même si vous rencontrez des difficultés, les gens vous comprennent. Mais si vous n'essayez pas, que les gens plutôt se rendent compte que vous vous complaisez justement dans la radicalisation, ils s'interrogent sur vous. Ils s'interrogent sur votre volonté. Ils s'interrogent sur vos capacités. Je n'aimerais pas, autant pour l'opposition que pour ceux qui sont au pouvoir, Code d'analyse là. Et moi, je crois que, je crois beaucoup plus que les Burundais, les leaders Burundais peuvent se ressaisir aujourd'hui, qui qu'ils soient, pour savoir ce qu'il faut privilégier, ce qu'il qu faut mettre en avant plus que l'autre. En tout cas, pas mettre en avant l'intérêt d'un individu, l'intérêt d'un individu, mais mettre toujours en avant l'intérêt de tous les Burundais. Et en attendant justement cette convergence, Entre leaders du pays, que dire à la population, la masse, qui n'est pas des moins touchée par, par le conflit Les le Burundais, je vais encore une fois faire des citations d'un homme politique、mm -hmm. qui vient d'ailleurs de partir, de décéder, c'est le président Bagaza.、Mm -hmm. Quand il est parvenu au pouvoir, quand les populations lui posent des questions, il avait, j'allais dire, une réponse préfabriquée. Il répondait en Kirundi Tout viendra de vos efforts. Vous savez, même la paix dans son pays, la démocratie à respecter, le développement économique et social à promouvoir peut résulter également des pressions de la population sur ses leaders. Nous devons accepter que les populations burundaises nous jugent, nous apprécient. Et les populations burundaises doivent se donner tous les instruments nécessaires pour nous juger, pour nous redresser. Donc, je dis aux populations burundaises sachez également prendre en main votre destin.、Mmh. Honorable Président Sylvestre Niwa Nunga Agna, au nom de la radio Isanganiro, merci, merci d'avoir consacré votre temps à cet espace de l'émission Mosaïque qui portait, je le rappelle, à nos auditeurs, au dialogue i n t e r b o u r u n d a i s Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre contribution.、Et、je vous remercie aussi de m'avoir invité dans cette émission. Et je remercie l'ensemble des auditeurs, particulièrement mes compatriotes burundais qui nous ont suivis dans cette émission. Et c'est par ici que prend fin l'émission mosaïque d'aujourd'hui, un peu spéciale, il faut le souligner, avec notre invité, seul invité, l'ancien président burundais, Sylvestre Nibalungagna. La mise en o n d e était assurée par François Akimana, Evariste Nziko a n y a n g a à la réalisation, et au micro, vous étiez avec l é o n s e b i t a l i h o Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio i s a n g a n i r o À la prochaine. m o s a ï q u e